Je veux blanc et sur mon front, tu vois marqué le temps. Tu m'as donné, série de mon enfant. Ma mère me disait, mes yeux se font plus gris à chaque nuit où je n'ai pas d'enfant. Je t'en veiller quand vous étiez petit. Tu crois cueillir la fleur d'éternité, mais dans ta main elle meurt. Et tant de choses sont mortes dans mon cœur. Ma mère me disait Te restera l'amour, il faut donner sans attendre. Ton amour, tu l'apprendras.